Il s'agit du groupe Mandrak avec notre ami Guillaume. Alors Guillaume, viens me voir. prends la la main, tiens. Fais pied ouais, micro, Salut. de micro, je pense de te Ça va Oui, bien, et toi Heureux de te rencontrer. Ça fait longtemps qu'on s'est qu pas vu. Oui, je suis heureux d'être là sur scène. Voilà, ça Hotel. change. <rire> En fait Guillaume on le présente un petit peu quand même entre, entre quelques, quelques petites secondes Vas-y à toi l'honneur Guillaume le groupe Mandra qui s'est formé ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel à l'étage Il était venu comme ça présenter un petit morceau dans une émission le vendredi Albino Mavrika. Et puis tu cherchais quelques musiciens, des copains sont venus et puis l'aventure a commencé comme ça Exactement, donc j'ai eu Pierre et Aurélien oui. qui m'ont contacté au départ Et euh, donc bah, Pierre est toujours avec nous, c'est le batteur ce soir, il n'est pas là donc on l'a casé dans le, dans le synthétiseur Voilà. Bien. Et puis après Karim nous a rejoints Karim qui est très connu dans le coin C'est un super clavieriste Et puis Miguel ancien du groupe Mapcara qui est, qui est bassiste Donc voilà on tourne un petit peu dans le coin à Bourges, partout Printemps de Bourges, j'ai ouais. découvert du Printemps de Bourges il y a deux ans Ouais c'était une super expérience Vous avez fait Et la puis... première partie aussi de Soldat Louis Oui Ouais. Voilà, et puis le label Trempe euh, l'année dernière. Le label Trempe l'année dernière, demi-finale je crois. Ouais. Demi-finale. Et puis vous êtes presque permanent aussi euh, au Labyrinthe à Beaugency Ouais, on fait Une les décès. saisons, saisons d'été au Labyrinthe de Beaugency, on fait des petits ouais. concerts. Enfin des petits concerts, ouais On fait euh, deux, trois concerts par mois sur le mois de juillet et août. Ouais. Donc voilà. Et puis euh, dans un petit jardin sur Olivet régulièrement Ouais, je crois bien un petit coin, <rire> un un petit coin, coin de Jamaïque. Un petit coin de Jamaïque, <rire> un petit coin de Jamaïque sur Olivet. Et puis on peut aussi euh, dire que tu as fait l'ouverture et le morceau du gala des artistes de la région Centre. Le premier gala des artistes ouais, de la région Centre. Ça s'appelait « Redeviens-toi ».« Redeviens-toi ». Et un donc appel, eh bien, à cette occasion-là, c'est toi qui avais composé le morceau. Et vous avez euh, bah, été reconnu un petit peu par les pères, hein, par des professionnels aussi. C'est toujours sympa de, de le dire et fait... c'est toujours du bien pour vous. Oui, c'était surtout d'associer plein d'artistes différents <rire> sur une chanson. Bah, pour moi, c'était une première expérience. Euh, c'était génial donc, euh, de, de faire chanter à d'autres ce que, que l'on écrit D'accord. Et alors le groupe Mandrake, d'où vient ce mot Mandrake Mandrake, c'était mon surnom au lycée. Donc euh, pour m'en détacher, j'ai décidé de donner ce nom à mon groupe. Ça m'a permis de m'en détacher et de m'appeler à nouveau Guillaume. Guillaume, ou Guigui pour les intègres. Il ouais. <rire> aussi. Aussi, ouais. y a son fan club qui ouais. est là. Ouais. Alors Guillaume, tu euh, joues de la guitare, mais tu es aussi un petit peu multicart, parce que tu joues de plusieurs instruments. Là, généralement, on te voit à 90%, guitare ouais. voix. Oui. Bah, sinon après c'est euh, un petit peu de clavier, c'est comme ça que je compose les chansons. Oui. Euh, de l'harmonica, un petit peu d'accordéon, mais euh, c'est tellement dur que voilà, il faut du temps. Oui. Donc euh, voilà. Puis après ouais, j'essaie de découvrir des instruments aussi au fur et à mesure de ma vie. Un petit peu de percute de temps en temps pour s'amuser ouais, aussi. Un petit peu de jumbé. Voilà. Alors quelles sont tes influences musicales Il faut le dire aussi. Alors les... influences musicales, bah, nous avons du reggae principalement, euh, mais Ma... Donc pendant ma jeunesse, ouais, j'ai écouté Bob Marley, Trio, tout ça Et puis j'ai écouté aussi du rock euh, puis, puis, voilà. puis influence musicale, c'est un petit peu aussi toutes les musiques traditionnelles D'ailleurs d'écouter un petit peu de musique portugaise tout à l'heure J'ai vraiment apprécié Donc voilà D'accord Et alors, donc revenons maintenant au groupe Tu composes, tu chantes Bon, avec le groupe bien sûr qui t'aide derrière, mais tout ça vient ces petites idées parce qu'il faut le dire aussi, c'est des idées un peu folles dans ta tête par moment. Oui. Il y a beaucoup d'oublis Oui. Pour... J'ai du mal à tout trier. Ouais. <rire> donc j'ai plein de petits papiers qui se baladent partout. De temps en temps, je reprends des papiers, je les colle ensemble. Euh, Ou parfois il y a une chanson qui me vient en 10 minutes et puis d'autres fois en 2 ans. Donc, euh, Bah il y a pas de, pas forcément de règles. Donc il euh, y a pas de règles. Là, je me je me mets pas de frontières. D'accord. Ça, ça tombe bien dans les musiques. Et alors là, donc il y a un album, il y a un nouveau site qui vient d'arriver depuis peu. Ouais, voilà, l'album, tiens, tu vas me garder la guitare Ah d'accord. Parce que je vais pouvoir le montrer l'album vu qu'il est à portée de main et que je pense pas forcément. Ah, oh, le voilà. Ce qui tombe bien, c'est une nouvelle guitare. Je viens de voir ouais, ça. C'est la première a... fois qu'elle fait de la scène ouais, cette guitare-là. Et en plus, elle a une pile et qui marche bien parce que c'est très rare venant de la part de Guillaume, faut ouais. le dire. <rire> oh, ça suffit de me descendre comme ça euh, <rire> en public. Voilà. Donc voilà l'album où vous retrouvez six titres de notre composition. Euh, donc voilà c'est sympa si vous voulez, il nous en reste un petit peu donc après le concert, si ça vous plaît, n'hésitez pas à venir nous voir d'accord et c'était quoi la question sinon Et alors, sinon on parle de ton site, parce que depuis peu je ah, sais oui. que tu as fait un petit site maintenant oui, enfin j'ai fait, non c'est Miguel qui l'a fait là, notre vous bassif, avez un qui petit est... site ouais. Ouais, qui s'occupe de, de tout ça euh, on était un petit peu limité au niveau de communication, donc on essaye de développer un peu ça parce que, ouais. vraiment, actuellement l'image c'est important donc, euh... donc voilà donc, le site web c'est mandrak.com Euh, Mandrake, ça s'écrit M-E-N-D-R-A-C-K Donc voilà, vous pouvez nous trouver aussi sur Facebook Rejoindre les fans, euh, voilà D'accord Plein de bonnes choses Et alors par la suite, quelques dates, quelques tournées euh, Une tournée où il y a des petites choses prévues Tu sais bien que j'ai jamais rien en tête oui, C'est pas, sais, pas toi, toi de qui d'habitude demande... me donnes les dates Non, ah, non, mais je ne sais pas ah, Guillaume non, non. Est, Le groupe il est long à s'installer aujourd'hui C'est pour ça que ah, je suis obligé de, de discuter avec toi ouais, mais vu je suis pas là Alors les euh... prochaines dates... Euh, On va te retrouver à mon avis certainement, comme tu disais tout à l'heure, euh, sur Beaugency je suppose. Mmh. Et puis des ouais, petits, les petits concours par-ci par-là, voilà, je, je pense qu'on aura l'occasion oui, de Je n'ai pas, pas en tête, mais de toute façon vous, là, sur le site internet maintenant, vous allez pouvoir retrouver toutes les dates de concert. On va communiquer pas mal, on va commencer à communiquer un petit peu, ça serait pas mal. D'accord Guillaume, un petit morceau comme ça, capella, pour, pour, pour faire voir un petit peu ce que ça peut juste ta voix, comme ça, je veux entendre ta voix sur un petit morceau. Tu veux quoi Ce que tu veux, un morceau que tu joues pas, pour l'instant. Un tant morceau que, que je joue pas Oh, voilà. ça va être chaud, alors... Euh, Vas-y, un une euh... reprise Une reprise. Il adore en fait faire des petits lives, parce que qu je me rappelle sur sur un petit truc et, tu t'étais mis à jouer du je sais plus c'est du jazz ou du blues. Du jazz ou, oh, ou du blues. Ouais, c'est pour ouais. ça, ça que j'aime bien ça. Là tu me prends un petit peu de cours mais. Voilà. Euh, à ce ce qu'on va faire, faire. c'est qu'on va donner la main à Karim. Karim, fais-nous un petit morceau en attendant le temps que je finisse câble câbler tout parce que Guillaume il a fait ouais, le bazar là-dedans. Ouais ça sera mieux temps. que moi parce que je vais voilà, m'occuper de ouais. mon. Fais-nous un petit instru parce qu'on est en direct sur Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 ou sur radio-arc-en-ciel.fr. Alors là Karim. Qui je lui demande toujours ça, il dit oui oui sans problème, mais là faut il faut qu'il retouche tous les petits boutons, mais il va nous envoyer ça euh, d'une main de Dieu. Et Karim, euh, donc l'arrangeur du groupe, euh, Cassonde. Ah il veut faire Nino. <rire> et ben ok alors tu voulais, on va la chanter. Ce soir, je n'ai plus d'elle, plus d'âme à survoler. Quelqu'un s'était pris d'elle, son image s'est voilée. Et ce dos qui se courbe dans des virages, Coup de poignard, providence de quelques notes qui s'évadent dans le noir. Vers les étoiles, notre étoile, vers des lieux sans frontières, un courant chaud d'autres mystères, un chemin bardé de lumière. Et même si j'en ai plus rien à faire, j'ai trop donné, j'ai trop souffert. Oubliez recommencer pour faire comme si de rien n'était ...de mots élucidés. Ce soir, tu n'as plus faim. Quelqu'un a écrit faim. S'effacent les traces d'un bonheur périmé. Être moderne. C'est jeter, consommé, se consumer, et ce silence qui sait tout, insupportable à rendre fou, cruelle impuissance de nos veines, dans un miroir aux lueurs veines, et puis les cris déchirent la nuit, des rêves de gosse s'éteignent ici, à travers bois ma source fuit. Passionnément, elle reste en vie. Et même si ce soir tout s'était un, j'ai laissé filer l'étincelle, ton coup de crayon, ton nom du ciel. Allez, c'était un peu à l'arrache, mais maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. forever. So I'm mm gonna -hmm. et sur nos compositions, donc ça te... Euh, les chevaux sauvages. Est-ce que vous les voulez, les chevaux sauvages J'entends pas. Sous la lune, au hasard d'un bivouac, et je compte une à une les étoiles en vrac, je m'imagine en pur sang, devant des grands espaces, et la crinière au vent, j'oublie l'homme. Il chasse, il y a des gens qui me reviennent. de mon souvenir d'enfants Souvent on croit à des plumes. en contemplant la mer un diable les cules. Allez maintenant on va donner un peu de rythme parce qu'on vous a endormi là avec les chevaux On va partir en Jamaïque avec un petit coin à côté de chez moi qui ressemble à la Jamaïque Donc n'hésitez pas à taper dans les mains parce que moi je peux pas ah, Ça c'est pas reggae Bruyère, se cacher dans vaste clairière. Resté à à contempler, à écouter les oiseaux chanter, où ça se produit toi, Jamarik. Chercher de cette Cherche délicisif, ce joli quand Jamarik. Perdi dans la forêt, je lui Un joli quand Jamarik. Un havre de paix exotique. Ce joli quand Où la nature devient poétique, devient poétique Joli coin dans la forêt loin des semains et d'êtres seuls et serein, loin du quotidien En joli coin un coul de rivière s'arondissant au milieu des fougères En joli coin à contempler pour retrouver sa vérité ce petit coin charmant qui compte chercheuse je te dis qu'il qu existe C'est joli coin de jamaïque, perdu dans la forêt, j'y médite, un petit coin de jamaïque, un de paix exotique, ce joli coin de jamaïque, où la nature devient poétique.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 Exotique cesori qu'on chante mais où la nature devient poétique Ah. Je vais faire transpirer Miguel Bon bah on va vous faire mon soleil Vu que j'ai vu que vous en étiez servi Pour faire le jingle de Radio Arc-en-Ciel Donc on est obligé de la faire ce soir hein Même si on n'a pas le batteur et le guitariste Notre gros pour le gamin, notre nombre inoculte Nos enfants sur leur carte, c'est des filles, des adultes Tout va pour le pire, dans le meilleur des mondes Nos enfants soupirent, la vie rétiment de la la applaudis très fort elle <rires> doute Idée. Il n'avait pas conscience À quel point lui manquait Les terres de son enfance La cordillère des Andes Les cocottes en papier Le fumet de la viande La confiture de lait Il n'avait pas idée On dira inconscience À quel point lui coûtait D'être bloqué en France Rejoindre le pays L'odeur des orchidées Le temps n'a pas enfoui Elle doute ses délaisses Il faudra reprendre la route Je veux dire français Idée. Il n'y avait pas conscience Comme peuvent marquer Les blessures de l'enfance Une larme à Paris Une rose pour pinocher Le temps n'a pas enfoui Le palais d'Aliédée Mais comme il avait souri En parlant de la France Elle raconte à sa vie Ses années de silence Elle est comme en fleurs Le sang sur le pavé Le départ pour l'ailleurs Elle doute ses belles Il faudra reprendre la route Devenir français Que coûte Réfugié dans un tiroir, on passe le temps, on garde espoir. C'est ça, être français, j'en doute. Au clavier, on a plein bien fort qui arrive. Monsieur Miguel, il n'avait pas idée, mais c'est sans suffisance qu'on ne peut qu'imaginer les parcours de l'errance, le prenant par la main, et l'a mis au nid, la famille des copains. On passe le temps on garde espoir c'est ça être français chante tout il faudra prendre la route devenir français coûte que coûte mais dans un tiroir on passe le temps pour garder espoir c'est ça être Si J'étais très heureux de vous présenter un petit peu une partie de nos chansons. Une autre une, une, Alors, il y a un petit cadeau. Alors, Guillaume, c'était pas prévu. Hein. Alors, juste là, tu vois, c'est une de tes fans hein, que tu connais qui, qui monte sur scène. Vas-y Elle voulait te faire un petit cadeau. Alors, je sais pas qui l'a fait ou quoi, tu vois. On vient de me le dire là. Elle voulait t'offrir ce petit cadeau-là au ouais, groupe Mandrake. Alors, pour te dire, c'est sa première fan. C'est sa même sa petite chérie. Alors, tu vas attendre avant de te marier. Ah, oui, c'est deux bah, chameaux un andromadaires. Hein, parce que le papa, il est là. On va faire attention. <rire> Donc, voilà. Eh bien. Euh... Merci. Et tu t'appelles comment -y, y Tu t'appelles comment <rire> Tu t'appelles comment, <rire> tu comment Je ne sais même plus son prénom. Bravo. Un prochain. Non, c'est l'émotion. C'est Éloane, je la connais. Bah oui. Éloane C'est qui lui Elle est timide. Alors, elle, elle m'a volé pour te dire un album la première fois à la maison et depuis elle les suit partout. Et donc, et ben, voilà, les fans. Une petite photo, je sais pas une autre photographe. Ah bah ils sont là, voilà. Souris, fais un petit sourire pour la photo. Là avec Guillaume. Fais un gros bisou à Guillaume. Elle, là, elle est intimidée. Quand on a été faire la sélection, et ben, à la médiathèque de Montargis, on l'a fait monter sur scène. Elle était toute rouge. Remarque, c'était la maman qui était plus rouge, hein, pour te dire. Mais alors Guillaume, bah tiens, pour remercier Loane, moi je pense qu'une petite chanson qu'il faut refaire. Un petit truc, et alors en plus je sais même pas c'est quoi, et tu vois il y a même Abder qui va venir t'accompagner Alors, qu'est-ce qu'on fait Eh ben, No Woman no Cry. allez Abder Benz pour les remercier Et juste après Yavanna qui va monter sur scène On applaudit encore très très fort Elohan avec le petit cadeau qu'elle a fait au groupe Mandrak. Mais Mandrak, c'est Guillaume, c'est Pierre à la batterie, c'est Karim au clavier Et c'est Miguel avec de temps en temps une guitare une basse, on sait jamais ce qu'il a maintenant il y en a deux Allez, électrique. Hein. Miguel, euh, un ancien du groupe Mabcara, faut le dire aussi. Hein. Bravo, Miguel. Ouais. Allez, on vous laisse euh, pour ce dernier morceau. On remercie encore Mandrake en direct sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Allez, pour vous faire plaisir. Et puis, n'hésitez pas à chanter. Hein. Et Abderbent, on bon le bon soir, tout et à tous. tout à l'heure. Il va suivre juste après. Et c'est du lourd. Allez, les mains. man of Merci, merci Arc-en-Ciel, merci au merci public présent ce soir.